Euh, donc le, les deux thèmes qui vont être abordés, c'est euh, le thème 2, apprentissage professionnel et dispositif de formation. Et c'est Jacqueline Beckers qui fera la, la, la restitution, en tout cas qui prendra un point de vue sur le thème, en se nourrissant de ce qu'elle a pu euh, voir et entendre dans les ateliers. Euh, suite à quoi on vous propose... Un très court temps d'échange, malheureusement, vu le retard qu'on a déjà. Mais en tout cas, il y aura possibilité de poser des questions sur ce thème et sur ce que Jacqueline aura pu en dire. Et puis on passera à la restitution du thème 4, didactique professionnelle et nouvelle pression sur le travail, qui sera assurée par Pierre Parage, qui est formateur, consultant et chercheur associé au CREN, et par Paul Hollery, donc ils feront ça à deux voix, Paul Hollery qui est professeur à Grosup Dijon. Donc je donne la parole à Jacqueline pour sa restitution. Merci. Est-ce qu'on m'entend Oui bon, Bonjour à tous et à, et à toutes. Ben, Isabelle parlait tout à l'heure de mission impossible. Oui, je confirme, mission impossible. Euh, C'est un peu difficile d'anticiper sur la base des résumés. Donc, j'ai fait, fait une ébauche de, de montage que je vais utiliser et que j'ai essayé de compléter Euh, avec les informations de l'année, je remercie d'ailleurs les animateurs des différents ateliers de m'avoir consacré un peu de temps hier en fin de journée pour un débriefing collectif sur ce qui avait émergé dans les différents ateliers puisque je ne, peux pas, je ne pouvais pas aller dans tous les ateliers forcément. Euh, donc voilà et je veux surtout m'excuser auprès des auteurs des différentes contributions parce que je ne vais pas faire quelque chose d'aussi systématique euh, euh, qu'Isabelle et Lina en, en, en associant chaque fois les auteurs à différents éléments que j'ai pu glaner donc ce sera beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus transversal euh, je suppose qu'ils s'y reconnaîtront quand même parce que je n'ai pas inventé toute pièce évidemment ce que je vais vous proposer Après ce préambule qui euh, me sert un petit peu de faire un peu d'attribution externe, hein, me protéger, je vous propose euh, euh, un peu ma relecture euh, du, du thème 2. Alors, bien, euh, diapo, hop, ça ne va pas, Attends, euh, donc diapo, et puis après... Ah oui, à partir du début, on me dit. Tout le monde entend mes bêtises en plus avec le micro. <rire> Bien, alors le thème 2 euh, avait donc pour objectif de questionner le lien entre apprentissage et développement professionnel du point de vue des dispositifs. Alors, euh, la grille de lecture que j'ai choisi d'adopter, c'est euh, de reprendre en fait... Donc pour, pour un peu ramasser les choses que j'ai pu observer, les questions qui se sont posées au, au travers des ateliers, c'est de ramasser ça autour des trois conditions que Pierre Pastré euh, propose comme étant susceptibles de favoriser le fait qu'un apprentissage soutienne un processus de développement. Alors, il y a d'abord euh, une situation de discordance dont le sujet peut tirer parti, en tout cas c'est favorable quand le sujet peut en tirer parti, une généralisation travaillée, délibérément, explicitement, et une reprise en jeu, passage incontournable, qui est effectivement favorisée par les dispositifs. Ces trois, euh, ces trois conditions me paraissent à la fois À interroger, susceptible en tout cas d'interroger les finalités des dispositifs et aussi les méthodologies adoptées et le rôle pris par les formateurs. Euh, alors, voilà. Alors, euh, relativement aux finalités, euh, bah, effectivement, et les conférences de ce matin. Euh, ont encore bien euh, mis l'accent là-dessus. L'évolution du travail questionne les finalités des dispositifs de formation. Euh, la pression est mise euh, assez incontestablement sur le fait de former des travailleurs qui sont compétents quand ils quittent la formation, mais aussi qui le resteront, c'est-à-dire qui sont euh, capables, mais aussi adaptables. Alors... Euh, Déjà, cette, ce positionnement-là risque, on l'a vu un peu dans certains ateliers, de, de, poser une, de susciter une tension entre le générique et le spécifique. Est-ce qu'on prépare des gens très pointus sur un métier bien précis ou est-ce qu'au contraire, pour les rendre plus adaptables, on, on va plutôt vers des choses plus transversales avec un espoir de transfert bon. Euh, qu'on peut évidemment questionner. Alors là aussi j'ai repris une citation de, de Pierre, en tout cas la fin c'est de lui. Euh, il me semble que le, la force d'un dispositif de formation est d'avoir quand même en point de mire le fait de former des professionnels engagés, critiques par rapport à tout ce qu'on leur demande et par rapport à l'évolution du système, et capables effectivement, et j'aime bien cette association-là, comme hypothèse de, de régler la tension entre le générique et le spécifique, capable de traiter des problèmes spécifiques, clairement liés à un métier donné, mais en les voyant comme des cas particuliers de configuration générale, comme faire condition B, importance de travailler la généralisation. Mais... Les dispositifs de formation euh, ont aussi une responsabilité qui me paraît euh, au moins aussi essentielle, celle de permettre effectivement le développement du sujet. Euh, le, par exemple, les stages, qui sont effectivement des incontournables, on y viendra euh, tout à l'heure, doivent aussi permettre euh, aux futurs professionnels de, de se projeter dans un secteur de travail, de voir s'ils se reconnaissent dans l'exercice de ce type de métier, peut-être aussi la formation a-t-elle comme responsabilité de leur apprendre à gérer des déceptions, des manques de reconnaissance qui vont peut-être essuyer euh, déjà quand ils sont en stage euh, et sans doute aussi euh, dans la vie professionnelle. Euh, » Donc euh, il me semble que ces deux, euh, c est, c est le, notamment le rôle du sujet, la place du sujet, elle a quand même été fort euh, mise en avant dans les discussions autour des communications des ateliers, on en a beaucoup parlé déjà aussi euh, euh, depuis, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui fait sens auprès d'un grand nombre de participants à, ces, à cet atelier. Alors, côté, euh, plutôt, parce que la porte d'entrée privilégiée par les communications, ça a quand même été, mais c'est un peu normal, étant donné l'attitulé du thème, d'entrée par les méthodes, par les méthodologies et par les rôles des formateurs en regard de ces finalités. Alors, parmi les choses qui ont été euh, abordées et développées, il y a d'abord un, un, un, un une masse d'informations qui ont traité des stages et de l'importance et du rôle des stages. Euh, stage expérience d'apprentissage, est-ce euh, aussi une occasion de développement Donc beaucoup de communications euh, ont abordé, il y avait d'ailleurs trois, je n'ai pas fait de statistiques, hein, autant de ça, autant de ça, mais euh, il y avait déjà trois ateliers consacrés euh, spécifiquement à l'aspect stage, donc ça... ça Ça donne un peu aussi l'ampleur de ce que cet objet-là a pris dans les discussions des ateliers. Et donc, euh, le pouvoir formatif des singes a été quand même, un certain nombre de fois, interrogé. Alors, euh, je pense qu'il faut ici dissocier, moi je vais dissocier sur la dière, vous voyez, à deux, deux, deux aspects. Il y a le plan opératoire, d'une part, et puis le plan des valeurs et des normes. Euh, alors, sur le plan opératoire... Je pense qu'effectivement, euh, un stage euh, est susceptible effectivement, de permettre quantité d'apprentissage, mais que l'apprentissage qu'on fait dans un stage, il est quand même le plus souvent local, c'est-à-dire très lié au contexte dans lequel on fait son stage, et, problème qui a été quand même évoqué dans un certain nombre de, euh, de communications, pas toujours explicité. Alors, relativement, qu'est-ce que le, le dispositif de formation Euh, peut faire effectivement pour favoriser, pour, pour pallier plutôt euh, ce manque d'explicitation Euh, est-ce que par exemple il faut en anticipant au moment de la formation c'est une des questions qui a été posée est-ce qu'il faut instrumenter l'observation des futurs professionnels sur le terrain puisqu'on sait bien que les professionnels ils ont beaucoup de savoir mais qui sont euh, parfois cachés dans l'agir et qu'il y a un manque d'explicitation euh, dans un certain nombre de cas en tout cas alors cette proposition là euh, elle a son intérêt sans doute Peut-être que le risque, euh, parce que par exemple, ça prend parfois la forme de gris, euh, qui au niveau de la formation, au moment de la formation, sont euh, données, voire travaillées avec les futurs professionnels avant qu'ils n'aillent en stage, qui peuvent leur servir d'outils d'auto-évaluation, aussi d'observation forcément, et qui servent aussi à l'évaluation que les formateurs de terrain, d'une part, Les formateurs de l'institution de formation d'autre part euh, utilisent aussi pour évaluer euh, sta leurs stagiaires. Alors, dans cette mesure-là, un des dangers évoqués euh, dans un certain nombre d'ateliers, c'est qu'il y ait une espèce de formatage de la prise d'infos qu'on prend sur un terrain au travers de ces grilles-là, qui sont un peu euh, l'adduction euh, de l'institution de formation. Une autre, euh, une autre chose qui a été évoquée, qui pas, que je n'avais pas captée dans, dans les résumés, c'est qu'effectivement, dans certains cas, il paraît intéressant, euh, peut-être, du point de vue, en tout cas, pris par l'institution de formation, de préciser la commande sur le type de tâche que l'on voudrait plus spécifiquement euh, confier aux stagiaires dans les lieux de stage, étant donné un processus euh, engagé dans la formation euh, ce qui effectivement euh, peut-être favorise aussi le caractère explicite des choses qu'on est censé apprendre euh, en faisant ce stage là. Et alors il y a tout le, le travail qui a été, ça a été évoqué et qui me paraît vraiment être une source de richesse potentielle à vraiment creuser, c'est le travail avec les tuteurs il n'y a pas énormément de communication qui ont qui ont parlé vraiment du, de ce travail collaboratif avec les tuteurs avec l'aspect complémentarité des regards qui me paraît elle vraiment euh, très intéressante et euh, porteuse euh, euh, d'avenir je trouve pour, euh, euh, dans la perspective de maximiser le potentiel euh, d'apprentissage et de développement des stages euh, alors la... Euh, donc, ça, c'est un petit peu des, des éléments qui, euh, qui, qui viennent et qui illustrent un petit peu ce qui était dans le texte d'introduction. Je trouvais que c'était une jolie formule qui disait est-ce qu'il faut amener la formation sur le lieu de stage Avec ces éléments-là, on est un peu dans cette logique-là. On essaye d'amener la formation sur le lieu de stage pour qu'il soit plus porteur d'apprentissage et éventuellement d'occasion de développement. Euh, L'autre chose, et je refais de nouveau référence aux, aux trois conditions là, de, mises en amont, euh, il faut quand même un peu se méfier, parce que moi c'est une tendance que j'ai eue, je crois, et que j'ai peut-être un peu encore avec mes, mes, mes futurs professionnels, euh, de ne pas trop tomber dans une espèce d'accompagnement qui, qui euh, vire un peu au maternage, quoi, parce que du coup la discordance... Euh, bah, elle est un peu rabotée. Donc euh, Je trouve que c'est une... Je m'adresse à moi-même un certain nombre de fois <rire> d'éviter un peu cette tendance-là. Et alors, il y, a le... il y avait le complément, donc amener la formation sur le lieu de stage, bon voilà mais aussi peut-être amener le travail dans la formation. C'est la partie réciproque. Et là, il y a en tout cas eu une communication où euh, il y a, par exemple, on... on, on met en œuvre dans l'institution de formation elle-même, c'était dans, dans le domaine de la formation agricole, des ateliers de production agricole grandeur nature. C'est un peu le mouvement inverse et je trouve que c'est aussi euh, quelque chose d'intéressant à, à creuser, mais il n'y en a pas des masses d'exemples de ce type-là. J'ai trouvé que celui-là, je crois. Voilà. Alors, euh, donc ça, c'était relativement à la première limite potentielle, en tout cas. Euh, de, du manque d'explicitation euh, des apprentissages que l'on fait quand on est immergé dans un terrain euh, professionnel. L'autre aspect euh, qui, qui est le caractère local et qui donc invite à réfléchir, condition B là, comment va-t-on favoriser la généralisation des apprentissages Parce que c'est vrai que les futurs professionnels Euh, ils ne sont pas égaux de, dans leur capacité à décoller de la situation concrète dans laquelle ils ont été plongés et immergés pour euh, en tirer des apprentissages plus généraux, euh, voire des occasions de développement. Euh, ce que les didacticiens appelleraient euh, secondariser les apprentissages qu'ils ont faits dans, un, euh, dans une approche première de, de l'immersion. Et donc là, on voit vraiment, euh, dans, toutes les dans un grand nombre de communications, les formateurs reprendre la main, euh, c'est bien et c'est heureux, je dirais, euh, ça fait par vraiment partie de leur responsabilité, reprendre la main pour favoriser ce processus de généralisation des apprentissages. Alors, par quel biais bah, Évidemment, par des occasions de rétroaction. Individuel. Il y a un certain nombre de dispositifs qui utilisent ce type de rétroaction individuelle, qui ont tout leur sens, parce que pour un futur professionnel, c'est important qu'il ait une occasion de rétroaction individuelle. Et là, bon, il y a un engouement certain pour les démarches d'auto-confrontation. Euh, ça, c'est clair, ça reste. Ça. Si on faisait la statistique, je pense qu'il y en aurait beaucoup dans, dans les communications. Euh, À côté de ça, place aussi pour des débriefings collectifs, ceux-là, ou en tout cas pour un groupe d'apprenants, dédiés alors au processus de conceptualisation. Alors, de quel ordre sont ces débriefings Qu'est-ce qui touche comme registre euh, On a un peu le sentiment qu'ils touchent davantage le registre pragmatique, qui est très important, euh, dont, euh, dont le but, là, c'est comment est-ce qu'on fait face à la situation euh, avec comme critère de réussite, effectivement, la réussite de l'action. Donc, euh, les débriefings dédiés à la conceptualisation peuvent travailler sur ce registre-là. C'est souvent celui dans lequel entrent le plus volontiers les futurs professionnels. C'est ça qui les, qui les interpelle au premier chef. Par rapport au registre épistémique où là le but ce serait de construire des savoirs au départ de son expérience, on a vu toutes les difficultés du processus d'épistémisation, particulièrement en formation initiale, et c'est vrai je pense qu'il y a d'une part le fait que les futurs professionnels bah, ils n'ont pas vraiment le matériau qui leur permet de faire ça, et l'expérience suffisante avec un stage court par exemple, peut-être davantage en alternance, ça on l'a évoqué lors de la conférence du premier jour, Euh, par ailleurs, je pense que les, les, dans les, les équipes de formateurs, enfin, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça partout, mais parfois c'est difficile d'avoir plusieurs personnes, plusieurs formateurs responsables de différents champs de ressources différents, par exemple dans le dispositif, qui co-animent un débriefing, ce qui pourrait être intéressant. Euh, dans les deux registres d'ailleurs, mais donc souvent il y a une, euh, une limite euh, à la faisabilité dans les dispositifs par rapport à ça. Donc voilà, euh, alors il y a aussi quelque chose qui a été évoqué euh, toujours dans, dans la démarche de la, de la conceptualisation, c'est le rôle de l'écrit, le rôle de l'écrit qui effectivement sous forme d'un rapport de stage par exemple, pour autant que ce ne soit pas un rapport convenu stratégique euh, où l'étudiant... Euh, disent qu'il subodore que le formateur veut voir écrit et que c'est un vrai rapport de stage qui permet vraiment la distance et le recul c'est vrai que c'est une, une démarche aussi qui est propice à la conceptualisation des apprentissages maintenant elle se fait avec soi-même souvent, c'est ce moment de, de rédaction, on a évoqué dans certaines communications le fait qu'il y ait un deuxième temps de, de contact avec les, les condisciples, par exemple voir invitant les formateurs de terrain, donc les maîtres de stage, à ces moments de, euh, de retour plus, plus partagés, ce qui est effectivement une solution très intéressante. Donc voilà quelques éléments par rapport au plan opératoire. Alors sur le plan des valeurs et des normes, c'est clair que les lieux de stage peuvent aussi être à l'origine de conflits, voire de ruptures. Sans aller jusque là, des choses qui ont été vraiment euh, mises assez bien en évidence dans les différentes communications, c'est euh, la difficulté des, des futurs professionnels à, euh, à prendre leur place dans le lieu de travail où ils débarquent quand, en étant stagiaires. Euh, prendre sa place donc, dans le collectif de travail. Bon, le thème 5 a largement euh, abordé ces aspects-là, mais c'est revenu quand même assez régulièrement dans les, dans les discussions de, des ateliers du thème 2, cette difficulté spécifique avec euh, de positionnement des futurs professionnels dans le collectif du travail. Est-ce que je me conforme euh, Est-ce que j'essaye tout le temps de, de bien voir, de faire valoriser ce que je fais Ou est-ce qu'au contraire, j'essaye d'imprimer un peu, de faire en tout cas ma traduction des normes euh, qui, euh, qui régissent le lieu de travail euh, Alors, par rapport à ça, euh, on pourrait de nouveau un peu se poser les questions qu'on pouvait se poser aussi euh, sur le plan opératoire. Est-ce qu'il faut anticiper, euh, est-ce que la formation, le dispositif de formation, les formateurs en institution, ont intérêt à anticiper ces risques de résistance du terrain à certaines choses. En formation d'enseignants, c'est classique. Hein. On leur dit toute une série de choses en formation, et puis euh, sur le terrain, quand ils viennent, ils disent « oui, mais non, nous on se fait un peu trucider quand on parle de travail collaboratif, euh, ça fait perdre du temps, on déplace les bancs, en plus il y en a qu'un qui travaille sur cinq, enfin bref, donc arrêtez de nous bassiner les oreilles avec des... » Bon, donc, est-ce qu'il faut anticiper les résistances du terrain pour les travailler ensemble et, et les préparer à un peu gérer justement ce positionnement-là euh, Il y a un risque qui est euh, de créer a priori un peu des effets d'attente négatifs par rapport euh, au terrain. Donc, euh, on peut un peu s'interroger sur la pertinence de cette euh, démarche-là. Alors, touring secours, nous on a fait ça par exemple, touring secours, c'est-à-dire des permanences, Euh, avec un numéro de téléphone pour les situations vraiment critiques Bon, il y a des dangers potentiels on voit tout de suite à faire ce genre de choses c'est parfois euh, c'est aussi euh, une, quelque chose qu'on a fait parce que dans certains cas on a le sentiment que le stagiaire est dans une situation qui limite est un peu destructrice pour son l'amorce de sa construction identitaire et donc euh, Euh, ça peut être vraiment utile qu'il ait cette, cette solution que, que moi j'appelle Turing Secours. Bon, voilà. Donc, euh, alors, par rapport à ces propositions d'anticipation, on a toujours cette, cette idée, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut laisser le décalage se produire hein, Condition A. Là. Alors, euh, l'histoire de Turing Secours, ça me paraît être mis en relation justement avec la possibilité qu'ont certains de reprendre en jeu Euh, ce qui se passe sur le terrain, les apprentissages qu'on les invite à faire, quand c'est vraiment trop destructeur, quand euh, euh, je pense que ce n'est pas possible qu'ils reprennent euh, à leur compte euh, une série d'attendus, d'apprentissages. Alors, évidemment, ici aussi, par rapport à, ce, à cet objet, le débriefing sur les moments avec un autre type de débriefing dont on, euh, on a eu euh, une communication vraiment centrée là-dessus, euh, de Louis de Rive, euh, qui est centré alors plus sur le moment, les moments d'arbitrage, de conflit, de normes et de valeurs, et qui a vraiment aussi tout son sens à côté du processus de débriefing dédié à la conceptualisation, qui est euh, ici, aussi le, le, le but est de se dire finalement comment, comment j'agis bon, avec ces, ces pressions multiples, comment est-ce que je me positionne, euh, et donc à aller vers, des, vers une renormalisation. Donc ça c'est l'autre registre euh, qui mérite aussi d'être exploité dans les debriefings, euh, peut-être pas nécessairement ça, et puis, mais avec une interaction peut-être de, du travail sur les deux registres. Donc, voilà pour euh, l'aspect stage. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps. Bah. Comment Encore quelques minutes. Alors, l'autre aspect que j'avais euh, annoncé, c'était alors... Euh, Donc, il y a beaucoup de communications qui ont été centrées sur les stages, mais à côté de ça, il y avait aussi un certain nombre de communications qui mettaient en avant des contributions spécifiques du dispositif de formation à l'apprentissage professionnel. Euh, et donc on est un peu dans le plutôt euh, ingénierie, en tout cas dans certains cas, je ne sais pas si on peut toujours le dire, euh, notamment par euh, toutes les mises en situation proches de, euh, proche de la vie professionnelle, je vais revenir là-dessus, parce que ça a fait peut-être l'objet d'un débat. Donc différentes euh, des différentes mises en situation prévues par le dispositif de formation, dont l'objectif est de permettre aux futurs professionnels de s'exercer notamment à mobiliser de manière intégrée les différentes ressources que le dispositif leur procure pour effectivement contribuer euh, de manière peut-être délibé plus délibérée et plus, euh, plus progressive au développement de compétences de type professionnel. Euh, il y a eu questionnement sur est-ce qu'il faut que ces mises en situation soient si proches que ça de la vie professionnelle, justement peut-être pour permettre ce décalage, euh, cette, euh, cette prise de distance Donc ça c'est un, un questionnement et s'il y a écart, bon, il y a quand même un, un minimum de validité écologique euh, entre les, les mises en situation qu'on propose et, euh, et ce qui se passe dans la vraie vie professionnelle, sinon euh, je, on, on tombe un peu à faux. Euh, mais peut-être qu'effectivement, euh, ce souci ne doit pas être poussé euh, trop loin pour permettre justement euh, un certain nombre de décalages. En tout cas, avec les simulateurs, on a eu cette, ce questionnement-là. Alors, dans les choses qui ont été évoquées, il y a des choses qui relèvent, je dirais, des études de cas. Par exemple, des situations vécues par procuration, notamment en utilisant une plateforme comme Néopasse, là pour les, la formation d'enseignants, euh, avec des questionnements sur... Euh, effectivement, est-ce que ce type de, euh, de mise en situation et d'expérience par procuration euh, ça a un potentiel de développement on pourrait, effectivement, je pense qu'il y a un potentiel de développement ça dépend de l'exploitation qu'on a en fait et qu'on invite les futurs professionnels à en faire euh, et donc je pense qu'elles ont une place complémentaire à avoir dans un dispositif vraiment d'autant que elles permettent aussi euh, de mieux anticiper et de mieux euh, comment, euh, permettre euh, d'identifier ce qu'il vaut mieux de faire et de, de, de confronter les futurs professionnels à des situations qui sont quand même prototypiques de ce qu'ils risquent de rencontrer comme type de difficulté sur les stages. Donc ça permet aux formateurs d'anticiper sur un travail plus spécifique, de différentes catégories de situations, donc ça a des avantages incontestables, mais ça ne remplace pas évidemment l'expérience propre, on n'a jamais d'ailleurs prétendu qu'il fallait remplacer une chose par l'autre, mais euh, parce que justement euh, elles ne sont pas expérientielles, donc elles ont euh, effectivement un pouvoir développemental comme d'autres études de cas, euh, mais elles ne sont pas expérientielles. Alors, à côté de ça, il y a eu évidemment tout un, un atelier qui était centré sur des simulations, sur les simulations de tous ordres, les artefacts et notamment les simulateurs, euh, qui me paraissent davantage, effectivement, ancrés sur le développement de compétences opératoires que sur les aspects, plus comment est-ce que je prends ma place, forcément, dans un collectif de, de travailleurs, puisqu'on est dans une simulation et que là, le collectif, euh, il est un peu absent. Euh, puis alors des choses euh, qu'on qu voit de plus en plus dans les dispositifs de formation du type instruction, sosie, jeu drôle. Donc c'est une autre catégorie, je dirais. Mais alors on a aussi eu, en tout cas l'une euh, ou l'autre communication, qui tire un peu vers l'exploitation d'un autre registre de l'activité, qui est qualifié plutôt de mimesis, comme double de l'activité réelle, avec une exploitation de métaphores, de jeux, d'aspects plus ludiques. Euh, et donc, euh, donc voilà, une, ça ça mériterait à mon avis de, que peut-être on organise systématiquement un, un petit, une petite rencontre, un petit symposium là autour pour exploiter un petit peu, pour voir si vraiment c'est contradictoire ou si il y a des choses communes, sûrement il y a des choses communes déjà le, le partage du fait que c'est de l'activité qu'on parle dans les deux cas euh, donc c'est plus au niveau de la manière de l'appréhender, voilà alors, euh, donc je m'arrête là sur ce sujet là, alors Bien sûr que dans ces mises en situation, comme par rapport au stage, il est particulièrement, deux minutes, <rire> particulièrement intéressant de coupler euh, l'activité mise en, mise en œuvre lors de ces mises en situation à un retour, là aussi, réflexif et partagé, source de conceptualisation, voire de renormalisation. Même si, sur le terrain des normes et des valeurs, je pense que c'est sur le lieu de stage que c'est là qu'elles se vivent et qu'elles se perçoivent le plus. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Jacqueline. Euh, on prend quand même une ou deux questions, s'il y a des questions, et puis ben, on débordera un peu de l'horaire. Euh, bonjour, euh, Philippe Chauvet, Université du Québec euh, à Montréal. Juste une petite question sur la dernière diapositive à Mme Beckers, ici. Ah, pardon, euh, vous disiez des mises en situation euh, couplées à un retour réflexif et partagé, oui. euh, source de conceptualisation, voire de renormalisation. Bon, dans mon esprit, mm -hmm. une renormalisation, c'est aussi une forme de conceptualisation. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes d'accord Oui, mais sur un, avec un autre registre, quoi. sur un autre registre où justement on aborde aussi, euh, euh, par exemple, le positionnement de la personne, ses relations avec, euh, et c'est pour ça que je dis que, à mon avis, c'est plus pertinent euh, en relation avec des situations de stage, parce que c'est là que euh, les normes sont le plus, euh, qu'on les voit le plus entrer en tension éventuelle que Dans des mises en situation, même des jeux de rôle, c'est vrai qu'on peut déjà euh, sentir un certain nombre de choses dans des jeux de rôle, mais euh, il me semble que c'est. Mais je suis assez d'accord avec vous qu'effectivement, c'est une question de mots. Et peut-être que euh, pour bien pour être sûr de, de ne pas laisser de côté une facette, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un mot qui le, qui le caractérise bien pour attirer l'attention des formateurs, notamment, sur l'intérêt d'avoir une centration délibérée aussi là-dessus. Et que ça ne soit pas euh, un peu incident, un apprentissage incident. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit aussi un apprentissage délibéré. Quoi. Et donc, mettre un mot, peut-être que ce n'est pas plus mal. Une autre question éventuellement bon. eh bien, On va passer à la restitution du... Troisième, quatrième thème maintenant, par Paul Hollery et Pierre Parej. Bonjour. Le comité d'organisation de ce colloque avait souhaité mettre en, en discussion un, une thématique qui soit peut-être, on va dire, d'actualité et qui permette aussi de s'ouvrir... Euh, sur l'extérieur. On a intitulé ce thème « Didactique professionnelle et nouvelles pressions sur le travail ». Un document à vocation éditoriale a proposé de contextualiser cette question au niveau du monde du travail dans son ensemble, du monde de la formation, puis de la didactique professionnelle. Le positionnement de ce texte a-t-il quelque peu effrayé les communicants Toujours est-il que nous n'avons reçu que cinq contributions Ce qui, fait, ce qui nous a donné, contrairement à vous Jacqueline, un atelier très confortable. D'autant que deux communicantes québécoises n'ont pas pu se déplacer. Donc nous avons eu un atelier à trois communications. Donc une séance un peu intime, très bien, avec trois, trois communications discutées. Une de Grégory Munoz, sur, on va dire, un apport théorique sur ce que pouvait apporter Simone Veil à la question et les rapprochements qui pouvaient être faits avec les, les travaux de Pierre. Et deux contributions de recherche, une de Catherine, Catherine Delgoulet-Laurie Raffis et de Grégory Munoz à nouveau, associé à son collègue Olivier Villeray. Paul Ollery et moi-même ayant pris en charge cet atelier, nous avons choisi de faire une restitution à deux voix. Et si vous voulez bien, je vais commencer. Avec une remarque préalable, nous avons choisi de considérer la faiblesse du nombre des contributions de cet atelier comme un encouragement à prolonger l'effort de la problématisation de ces questions que nous jugeons essentielles pour nos champs de recherche et nos champs de pratique à tel point, d'ailleurs, que notre atelier n'y suffit pas. Dès cet après-midi, vous aurez une table ronde avec des sociologues, euh, avec Gérard euh, euh, Vergnaud comme discutant, je crois. Euh, et euh, la, la conférence de clôture sera animée par Francis Vergne, euh, que j'aurai l'occasion de présenter cet après-midi, euh, avec un, le titre d'une conférence, le titre suivant, « La recomposition néolibérale des espaces de formation professionnelle ». Donc, oui, on pas, même si nous n'étions que trois, on prend une place importante, finalement. Alors, c'est vrai que, quand j'ai relu l'appel à contribution, voilà comment il commence. « La vague de néolibéralisme qui a envahi, durant ces dernières décades, les systèmes politico-économiques, a conduit à la spéculation, c'est-à-dire la recherche de profit sans produire, et à ériger au niveau mondial une concurrence généralisée. Cette recherche de résultats avant tout financiers tente à ignorer l'importance du travail comme espace de production, de socialisation, de réalisation de soi, nous dirions aujourd'hui de développement et d'apprentissage. Tous les secteurs, publics comme privés, marchands comme non marchands, et toutes les catégories de personnel sont aujourd'hui concernées par l'intensification du travail. Alors forcément, dit comme ça, on n'est pas obligé de vouloir répondre tout de suite. Alors, je vais essayer, en même temps que je vais parler, je vais prendre appui sur notamment la communication de, de une des communications de Grégory. Je laisserai à, à Paul le soin d'évoquer les, les contributions de recherche. D'abord, nouvelles pressions sur le travail. Est-ce qu'elles sont vraiment nouvelles Si on se réfère à Simone Veil racontée par Grégory, elles ne sont pas nouvelles du tout. Simone Veil officiant dans les années 30-50. Elle nous propose de distinguer pression et oppression, pression étant la résistance du réel finalement dans le travail, l'oppression renvoyant à la domination. Distinction bien intéressante s'il en est, et je dirais par rapport à ça, s'il y a quelque chose de nouveau, mais c'est une idée peut-être qui m'est très personnelle, s'il y a quelque chose de nouveau, c'est que les pressions ont monté d'un cran, je dirais qu'elles sont arrivées aujourd'hui au niveau du management. Quand on lit Simone Veil, on a les pressions qui portent sur la, le, le système de production. Là, je dirais que le, le système, les, les, ce qui peut être nouveau, c'est que les pressions maintenant sont portées sur le management qui lui-même porte ces pressions sur la production. Alors, eh bien, euh, j'ai... J'ai choisi, pour comme contribution, avant de laisser la, la parole à Paul sur les contributions, euh, d'essayer de, de, de réouvrir finalement l'affaire à ceux qui voulaient bien y venir. Je, me, je suis allé lire euh, deux trois éléments de psychodynamique du travail, par exemple, qui nous proposent des pistes de réflexion, quand même particulièrement fertiles, à propos de la souffrance au travail. Christophe Dejours émet l'hypothèse que les sciences de l'ingénieur ont été détrônées au profit des sciences de la gestion. Incapables d'apporter la moindre assistance technique aux travailleurs qu'ils commandent, parce qu'ils n'ont qu aucune connaissance du travail concret, les gestionnaires s'en tiennent à fixer des objectifs toujours plus péremptoires, à miser sur la concurrence entre les travailleurs pour pouvoir se délester des responsabilités en matière d'allocation de moyens. Parmi les outils de gestion, précise-t-il encore « le plus délétère de tous pour la santé mentale est l'évaluation individualisée des performances ». Vous voyez que le texte qui a peut-être effrayé, euh, Claude Dejour, il y va pas mal fort. J'ai dit qui Claude. Alors non, c'est Christophe, son frère. Donc, donc je dirais d'une certaine façon, la psychodynamique du travail pouvait peut, ou pourra se sentir invité dans le champ de préoccupation que nous essayons d'ouvrir. Quelques mots de la clinique de l'activité, avec Yves Clos La clinique de l'activité qui, face à l'efficience retenue comme unique critère de l'activité, précise que l'expérience des salariés, accumulée au fil des années dans une grande diversité de situations, ne parvient plus à se manifester. Il ajoute que ce qui est fatigant, ce qui exaspère les salariés, ce n'est pas la réalisation de la tâche, mais son empêchement ajoute-t-il encore, c'est dans la question euh, l'entrée dans la question est souvent par le stress, dont il inverse en fait la représentation dominante que, qui est passée dans le discours public. Dans la définition convenue comme un trouble de l'adaptation est tout à fait discutable, selon lui, dans la mesure où c'est très souvent l'organisation qui manque de ressources pour répondre aux demandes des opérateurs et pouvoir travailler correctement. C'est aussi intéressant, je pense. Et eh bien, la clinique de l'activité pouvait, peut, pourra se sentir intéressée par le thème que l'on qu cherche à développer. Il y aurait lieu, et il y a lieu de se tourner vers le cadre de la psychoergonomie qui était déjà très représenté dans l'atelier et aussi dans les contributions. Euh, avec les questions de la préservation de la santé de la compensation vis-à-vis -vis des conditions de travail qui pèsent sur l'activité tout ce qui aussi concernant la prise en compte des, des risques psychosociaux on retrouve ça notamment en ce moment dans les travaux de l'ANACT. mais euh, là je vous dis je laisserai plutôt à Paul le soin de présenter ses travaux euh, puisqu'ils étaient représentés dans l'atelier et puis aussi on peut par rapport à la faiblesse du nombre des communications, on peut mettre une hypothèse, j'étais en train de préparer ce matin, je n'ai pas entendu les rapports d'atelier, mais émettre l'hypothèse que cette thématique finalement se trouve un peu en filigrane dans beaucoup de travaux qui ont pu être évoqués et présentés au colloque, en tant que les pressions hautes sur le travail, par exemple, perturbent notamment la construction de l'identité professionnelle. Alors, après ce survol, je dirais que, bien sûr, non exhaustif. Nous pourrions conclure avec une phrase que j'emprunte encore à Yves Clos, mais que j'aime bien. Aujourd'hui, c'est le travail qu'il s'agit de soigner. Alors, para... j'ai encore une minute ou deux Oui, je les prends. Alors, par rapport à, à la formation professionnelle, qu'en est-il dans ce contexte de la formation professionnelle Nous présentions dans le texte, mais peut-être nous dénoncions finalement nous présentions dans l'appel à contribution la formation professionnelle comme une variable d'ajustement des politiques d'emploi le plus souvent dépendante des pouvoirs de direction et ainsi potentiellement à la botte des tendances managériales à l'individualisation de la gestion des compétences répond une individualisation des parcours de formation à la polyvalence à la mobilité répond l'idée de formation tout au long de la vie aux incertitudes économiques, au renforcement de la flexibilité, répond la recherche d'employabilité et de sécurisation des parcours. Le, dans, le, dans le texte fourni, fourni sur Simone Veil, il y a l'idée de rompre le silence. J'ai à bien y regarder, les formateurs sont bien silencieux sur ces questions. « Rompre le silence » qu'on accepte peut-être un peu facilement le, le retour ou la permanence du biaviorisme triomphant. Mais quelle dérive pour les formateurs, j'étais pas là au début je dirais, mais quelle dérive pour les formateurs depuis le grand projet de l'éducation populaire. Assujettissement ou émancipation, ça reste une bonne question pour les formateurs qu'on ne prend pas le temps souvent de poser. Et d'autant que si les formateurs, alors certes, milieu éparpillé, par les statuts, par tout ce qu'on veut, si les formateurs n'ont pas de projet, mes dernières lectures me donnent à penser que les instances européennes en, en ont fabriqué un pour lui. Les instances européennes, la formation dans laquelle on peut associer l'éducation en général, et voire même depuis les textes sur Bologne, la recherche, et je le dirais en un mot un peu vif à ma manière, La, marchand, la marchandisation totale du savoir. Dans, ce, dans cette perspective, et sous couvert d'une société de la connaissance qui ne serait, si l'on en croit certains sociologues, critiques qu'une société des savoirs jetables mais déguisés, la didactique professionnelle nous propose une fenêtre, une perche à saisir, la conceptualisation dans l'action comme moteur du développement de l'intelligence de la tâche, l'activité productive contient sa part d'activité constructive. Pierre Pastré, dans son dernier ouvrage, repris par Grégory Munoz dans sa tentative de rapprochement de Veille et Pastré, présente le développement comme la capacité qu'ont les humains de transformer les contraintes en ressources, le reçu en conçu, le subi en assumé. On a entendu beaucoup cette phrase durant tout le colloque. Mais il prend soin d'ajouter que toutes les périodes Tous les contextes ne s'y prêtent pas forcément et que l'intelligence au travail peut générer son contraire, une fragilité psychologique qui amène parfois les travailleurs à douter d'eux-mêmes et à devenir ainsi des proies pour ceux qui veulent les déstabiliser, les, les discréditer, voire les détruire. Je partage ce point de vue. Je partage ce point de vue en précisant que l'apprentissage ne sera pas, tant que l'apprentissage ne sera pas considéré par les milieux professionnels comme par les formateurs, les formateurs ont quelque chose à y voir, comme ce qu'il est, c'est-à-dire un mouvement chaotique, l'apprentissage et le développement, un mouvement chaotique qui doit s'intégrer dans le temps, plutôt qu'un processus continu, noyé dans le court terme les prédateurs, puisqu'il s'agissait tout à l'heure d'être la proie les prédateurs auront beau jeu alors, je vais terminer là-dessus, avant de passer la parole à à Paul, là aussi ça a été abondamment repris dans tout le colloque entre optimisme et espérance j'ai cherché un mot j'en ai trouvé deux je dirais entre les deux il y a lucidité qui m'est venue et il y a vigilance voilà c'est pas un show Vous avez encore l'énergie de rester dix minutes ou on s'arrête tout de suite Il y a une forte pression sur vos estomacs. Bon, comme on avait trois communications, on s'est dit qu'il fallait au moins deux rapporteurs. Donc, on s'est posé quand même la question de, de réfléchir. La, la question qui, était dans, qui finissait finalement le dialogue entre, entre le Pierre Pastré et Laurent Filiétas entre optimisme et espérance. Et on s'est dit que dans le fond, ce qui était les communications qui nous étaient données permettaient de, de poser quelques, quelques pistes là-dessus. Alors je voudrais spécifier que dans le fond, notre, cet appel que Pierre a rappelé, cet appel à contribution, finalement a donné lieu à deux types de contributions. Des contributions qui, vous voyez, donc sur trois, euh, des contributions qui en fait s'intéressaient véritablement à, aux pressions sur le travail de formateur et des contributions qui portaient sur quelles difficultés rencontre le didacticien professionnel face à des terrains dans lesquels se manifestent les pressions sur le travail. Et euh, donc, je vous fais un euh, une, une, une, une brève présentation avec le premier texte de Cathy Delgoulet et Laurie euh, Raffi qui apportait en fait sur les, les formateurs au travail. Et à partir de, de quelques entretiens avec des formateurs qui ont été conduits, Bien dans le fond, il y a un certain nombre de points qui sont assez intéressants à relever à travers ce texte que je, dont je vous conseille la lecture, bien évidemment. Le premier point, c'est finalement la question des conditions de l'exercice du métier de formateur. Dans leur enquête, Delgoulet et Rafi, finalement, insistent beaucoup sur la diversité des statuts dans l'exercice du formateur. Ce n'est pas seulement des formateurs temps plein, mais il y a des formateurs qui sont en vacations, qui sont en temps partiel, qui sont etc., dans une... Finalement, une diversité de statuts, parfois appartenant à des organismes différents. Et donc, il y a une forme d'éclatement, si vous voulez, du travail de formateur et un cumul de statuts qui fait que le formateur intervient dans des univers variés, dans des structures variées. Deuxième point important qui a été soulevé, c'est la question des temps de travail, des temps de travail qui sont relativement atypiques, avec des formations évidemment qui sont de plus en plus brèves, mais qui parfois sont aussi de plus en plus concentrées, notamment au niveau des de semaines. Parfois auxquels s'ajoutent des déplacements mais du formateur qui, va, qui intervient et qui du coup complexifie beaucoup son activité de, de formateur. Et finalement, on pourrait dire qu'il y a une forme de densification du travail de, de formateur entre euh, les, des attentes qui sont de plus en plus fortes. Il faut faire euh, développer les compétences en deux jours, voire en quatre heures et avec une prescription en même temps qui est très faible, c'est-à-dire que les interlocuteurs parfois savent très bien ce qui mène derrière développer les compétences. Donc une forme, si on peut dire, hein, de, de jeu de position du formateur euh, qui fait pression, de jeu de fragmentation finalement des temps, une forme d'intensification euh, du travail du formateur auquel on peut ajouter finalement une forme de parcellisation des tâches du formateur. Alors pour vous donner une idée, dans l'échantillon, si on peut dire, de, de formateurs qui ont été interviewés, eh bien, tous ces formateurs ne partagent que deux tâches. Le face-à-face -face et la préparation pédagogique. Et ensuite, il y a une forte distinction entre eux, entre ceux qui ont des charges administratives, qui font de l'ingénierie pédagogique, qui font de la valorisation professionnelle. Et donc finalement, vous voyez, on a, euh, que ce soit formateur, en euh, formation professionnelle ou didacticien professionnel, dans le fond, des formateurs qui sont dans une relative difficulté d'exercice, au sens, alors pas seulement d'ailleurs dans l'exercice quotidien qui est le leur, mais finalement, euh, dans une certaine, dans une appartenance à un groupe professionnel, dont les frontières deviennent relativement floues, c'est-à-dire que les statuts ne sont pas égaux, les temps sont atypiques, le travail n'est pas très clair, Et on retrouve là des, des résultats de travaux qui ont été conduits par Delescur, notamment en 2010, autour de l'activité de formateur, et lui-même allant jusqu'à la notion de déprofessionnalisation euh, du milieu des formateurs. Alors évidemment, euh, euh, on peut ajouter de, de cette étude d'El de, de, Goulet et Rafi un élément euh, assez complémentaire et que je trouve très, très intéressant dans leur travail, où ils évoquent les problèmes de santé liés aux formateurs. C'est-à-dire, dans le fond, évidemment, on ne sort pas intact d'horaires atypiques, de difficultés de concentration des tâches. Et dans le fond, à la fois les formateurs, et c'est assez intéressant du point de vue du résultat qui a été énoncé, les formateurs sont à la fois, se sentent plutôt bien dans leur peau, mais en même temps, ils sont tout autant, c'est le même nombre dans l'enquête qui a été relevée, ils sont tout autant à reconnaître des troubles infrapathologiques, c'est-à-dire des troubles qui commencent à toucher le sommeil, euh, le, la régulation du travail, et qui en même temps sont des troubles qui ne nécessitent pas, d'aller, en tout cas qui n'amènent pas ces formateurs à aller consulter le médecin du travail. Euh, etc. Alors, dans le fond, on voit bien que se posent un peu des, des, des questions hein, sur l'inscription d'une perspective didactique professionnelle dans l'activité possible de ces formateurs. C'est-à-dire, si le travail est autant éclaté, comment faire pour que les formateurs deviennent des didacticiens professionnels qui aient analysé le travail qui et le temps, finalement, de conduire cette activité euh, auquel finalement, ce qui nous a réunis pendant ces journées euh, les, les invite. Ça questionne aussi, bien sûr, la question des conditions de travail et des organisations du travail en organismes de formation qui sont euh, extrêmement euh, différentes. Et à cet égard, puisque nous avions euh, peu de contributeurs, par contre, nous avions une assistance de qualité euh, dans la salle, et euh, des collègues qui étaient présents dans la salle ont évoqué, à travers les organismes de formation auxquels ils appartiennent, eh bien, des problèmes qui sont les problèmes auxquels ils il rencontrent, alors même qu'ils ont cette préoccupation hein, de rapprocher travail et formation euh, comme ceci, eh bien, ils nous disent, ben oui, mais nous on aimerait bien faire. Mais euh, on n'a plus de stages, les stages sont saturés il euh, y a des, des, de plus en plus de public dans nos formations et donc on a de plus en plus de mal évidemment à pouvoir suivre les gens correctement on constate des arrêts de formation de plus en plus fréquents dans ces mondes professionnels et euh, puisqu'en l'occurrence il s'agit des instituts de formation soins infirmiers et eh bien on se, on se questionne sur la place de formateur puisqu'on est à la fois pris entre des universitaires qui maintenant viennent donner des cours c'est l'Europe dont vient de nous parler Patrick euh, Pierre, son frère, Christophe peut-être, et, et par ailleurs, le, le, les, les professionnels qui ont la charge de l'évaluation euh, du travail en situation. Donc finalement, euh, cette communication de, de nos collègues Delgoulé et Rafi m'a semblé sonner comme un rappel très fort à la communauté que nous sommes, un rappel à prêter attention au travail finalement et à ses dimensions, en ayant bien en tête ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, qui est finalement que non seulement il y a des contraintes objectives hein, physiques sur le travail, mais aussi des formes d'investissement psychique différents au travail, et sur lesquelles il s'agit évidemment de, de s'interroger. Du coup, si vous voulez, on, pour, aller, pour finir le plus vite possible, on peut s'interroger aussi sur le rôle des chercheurs en didactique professionnelle maintenant, et leur manière de prêter attention au travail, précisément. Euh, L'intervention de, de Jacqueline, tout à l'heure, insistait hein, dans cette restitution d'atelier sur, finalement, les aménagements euh, que les formateurs concèdent pour essayer d'organiser cet entre-deux, entre les milieux du travail et les milieux de la formation, entre, finalement, les processus qui étaient rappelés par Pierre hier, entre pragmatisation et épistémisation, tout ceci constituant des écarts à investiguer. On a vu l'inventivité très forte Qui a été évoqué tout à l'heure à travers le propos de, de Jacqueline. Mais il y a le travail, il y a le travail dont Pierre rappelait hier, un peu ou dans son livre plutôt, le travail entre œuvres et besogne à chaque fois, qui font que les lieux de travail justement sont des lieux qui sont autant sous pression finalement que le lieu des, le lieu des, des formateurs. Et, et finalement, on voit bien que dans la, la question qui se pose de, de l'espérance qu'évoquait hier Pierre, mais qu'on retrouve aussi dans le texte donc, de, de Grégory Munoz, euh, qui a été évoqué tout à l'heure, dans le fond, on se pose vraiment la question du pouvoir. Quel est le pouvoir Il y avait le pouvoir, la puissance d'agir qu'évoquait Pierre, mais plus largement le pouvoir dans les organisations. Et on peut se poser la question de savoir comment chacun d'entre nous, alors pas seulement dans le monde de l'enseignement, mais qui est quand même un monde institutionnalisé avec des organisations relativement stables, peut-être. Mais comment le chercheur fonde une posture, depuis sa position, qui est au nom de la formation, et qui, qui travaille sur la formation, dont il faut ne jamais oublier, nous semble-t-il, que la formation est subordonnée au pouvoir de direction. C'est vrai particulièrement en France, peut-être que c'est moins vrai dans les contextes suisses. La deuxième chose, c'est évidemment le, le contenu du travail. Euh, Là, je ferai référence à notre collègue Alain Savoyant, trop tôt euh, disparu, qui avait toujours cette interpellation forte dans les séminaires euh, que Pierre a animé en co-animation avec lui, en train un travail avec lui, dans lequel Alain nous rappelait toujours, mais on présentait des recherches un peu en tremblotant face à tous les deux, et il nous disait toujours, mais dans le fond, c'est quoi l'objet de la tâche Eh bien, je trouve qu'il faut vraiment se poser cette question-là de manière régulière, cest à dire c'est quoi l'objet de la tâche et le texte de Villeray et Munoz qu'on a eu hier était de ce point de vue là tout à fait intéressant, c'était un texte qui présentait l'implantation si vous voulez de la mise en œuvre d'une option d'un diplôme dans un collectif d'enseignants et nos collègues soulignaient à juste titre que dans le fond l'objet de la tâche c'était pas Euh, l'option en elle-même, mais c'était la coopération et la coordination entre ces enseignants qui devaient se mettre en, en commun, si vous voulez, sur ce travail euh, à, à mettre en œuvre. Et donc, ça repose véritablement la question du cadre d'analyse de travail dont on se dote euh, pour réaliser et surtout bien cibler sur l'objet de la tâche, comme nous y invitait euh, Alain. Le troisième point, c'est peut-être celui de l'intelligence de la tâche. Dans le fond, que nous disait le texte de Delgoulet et Raffi Si on est face à un travail qui est parcellisé, qui est éclaté, dont l'intensité est de plus en plus forte, et finalement, on voit bien aussi que les organisations du travail dans les univers professionnels sont de plus en plus intégrées, sont de plus en plus construites. Pierre évoquait le passage hein, des, euh, aux sciences de gestion plutôt qu'aux sciences de l'ingénieur. Eh bien, On pourrait se dire que, d'une certaine manière, Les sciences de l'ingénierie de la formation sont aussi, sont aussi subordonnées aujourd'hui aux sciences de gestion de la formation. Et dans le fond, on se pose la question de savoir quelle est l'intelligence de la tâche. Et Dans le texte Villerey-Munoz, on voit bien cette question de, de la coordination entre les enseignants qui pose des questions autour de ben, comment on se conceptualise cette coordination, comment on se clarifie ces compétences qui sont attendues et quelle est l'incidence que ça a sur la transposition hein, des savoirs qui sont mis en œuvre et leur mise à portée au, pour les, les, les élèves, et, mais aussi les autres enseignants qui sont concernés par cette réforme. Enfin, euh, dans le débat euh, avec euh, le, des chercheurs, si vous voulez, sur le, le travail, on peut s'interroger finalement euh, et de maintenir peut-être plus fondamental. Sur le fait que les chercheurs en didactique professionnelle, comme beaucoup d'autres chercheurs en ergonomie ou dans d'autres disciplines, finalement, nous produisons des enquêtes. Nous produisons des enquêtes sur le travail. On poursuit à travers ça une conceptualisation du travail, c'est-à-dire comment les professionnels conceptualisent leur activité, pour nous en faire quelque chose qui nous semble tout à fait productif, qui est d'aller vers ce développement optimiste qui a été évoqué hier. Mais dans le fond, il y a une question qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est à quel titre et au nom de quoi on conduit cette enquête, dans la mesure où à certains moments, on pourrait être aussi perçu comme des gens qui facilitent, comme c'est évoqué dans le texte de Munoz et Villeray, une forme de rationalisation cognitive du travail. Et dans le fond, quelle est la position que nous tenons d'un point de vue éthique sur les productions, les productions de nos résultats de recherche pour le travail conduit en activité. Donc pour conclure, euh, la question euh, qui nous a semblé intéressante à, à Pierre et moi au départ, eh bien, dans le fond c'est bien ce rapport, si vous voulez, à, à l'émancipation des, des personnes que nous poursuivons, si on fait le rapport au projet d'éducation populaire qui a été euh, réévoqué tout à l'heure par, par Pierre. Et dans le fond je pense que... Les, les sortes d'allant de soi que nous avons autour de ça en se disant que finalement si on aide à mieux comprendre, ça donne de la marge de manœuvre, si on donne à mieux comprendre, ça redonne du pouvoir, si on donne à mieux comprendre, ça donne du libre arbitre sur les situations, si on donne à mieux comprendre, ça permet plus d'être créatif en situation, ça n'est pas sans contrepartie pour nous, en termes de, que ce soit du côté des praticiens ou des chercheurs, en termes d'exigence, de clarification de nos positions, Par rapport à un métier de la formation qui, on l'a dit, est un métier qui a tendance à devenir un peu flou. Et du coup, ça invite à des positions éthiques peut-être réaffirmées sur ce que c'est que faire de la didactique professionnelle dans les conditions qui sont les nôtres. Voilà ce qu'on peut dire de cette position.